Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man alahu, amma ba'd. Donc, on continue dans cette troisième partie de l'explication de Surat az-Zumar, le tafsir de Sourat az-Zumar. Et, comme on a dit, on se réfère au tafsir de, du Cheikh Abdurrahman al-Saadi, rahimahullah. Donc, on est arrivé au verset numéro 10. Donc, A'ouzou billahi minash Qul ya ibadiy al-lazina ámanu attaqú rabbakum Lillazina ahsanou fi házihi dunya hasanah, Wa ardullahi wasi'ah. إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان وامرت لان أَكُونَ اول المسلمين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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَذَلَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ donc on va essayer d'expliquer, inshaAllah, de l'explication de ces verset aujourd'hui donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 10 il mentionne il dit ce qui signifie dis ô mes serviteurs qui avaient cru craignez votre Seigneur ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense la terre d'Allah est vaste et les endurants et les endurants auront لعلن رقابس سانقتي الرحمن السعدي حفظه الله ورحمه الله الزياس الجاء أي قل مناديا لأشرف الخلق وهم المؤمنون آمرا لهم بأفضل الأوامر وهي التقوى ذا كذاكرا لهم سبب الموجب للتقوا وهو ربوية الله لهم وإن عامه عليهم المقتضي, المقتضي ذلك منهم أن يتقوه ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى كما, قالت كما تقول أيها الكريم تصدق أيها الشجاع قاتل لشيخ أخبرك أن الله سبحانه وتعالى أخبرك à son prophète Mohamed qui est la plus noble des créatures, hein? il l'appelle et lui demande de s'adresser aux plus nobles des créatures, qui sont les croyants et il leur ordonne de la, le meilleur de tous les ordres et c'est d'avoir at taqwa et Al-Taqwa c'est bien entendu de faire ce qu'Allah nous ordonne et de nous écarter de ce que Allah SWT nous interdit pour se protéger de son châtiment. Hein? Pour se protéger de son châtiment. Et ça c'est le meilleur de tous les ordres que Allah SWT a pu donner. Et euh, il nous explique euh, Donc il nous explique quelles sont les choses qui nous incite et nous amène à obtenir euh, cet, à, cet aspect ou cet élément de la, de la religion qui est et c'est en ayant euh, yani en, ou en se souvenant ou en se rappelant en ayant conscience de, du fait que Allah c'est notre Rab, et c'est lui qui nous donne hein, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a et qui nous, euh, nous aide à nous développer et, et qui nous donne de ses grâces Hein? et donc tout ce que Allah nous donne comme grâce et tout ce qu'il nous fait comme preuve comme tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous, qu nous fait comme bien c'est des choses qui impliquent de notre part qu'on aide la piété et qu'on euh, craigne Allah qu'on fasse ce qu'il nous ordonne et qu'on s'écarte de ce qu'il nous interdit et parmi cela il y a les grâces que Allah nous a données comme la foi hein? la foi c'est une des plus grandes grâces Que Allah nous donne et qui euh, nous oblige d'être pieux et d'avoir un taqwa, d'avoir de la crainte d'Allah et de la piété. Et donc c'est comme si Allah disait dans ce verset ô toi le, le généreux, donne en sadaqa, c'est à dire donne en aumône et en charité, et ô toi le courageux, combat. Hein? Donc c'est comme s'il si s'adresse à nous par des caractéristiques qu'on possède pour nous encourager à être encore plus euh, Yani, faire encore plus preuve de, de ces caractéristiques là et de ces piétés là, euh, de, de cette piété là, comme il dit Oh vous qui avez cru, ayez de la crainte d'Allah. Et euh, ensuite dans le verset Allah il dit Lillina ahsanu fi hadihid dunya hasana. Ceux qui font le, le bien, ceux qui ici-bas font le bien, auront une bonne récompense. Les fi Donc euh, le Sheikh dit "الذالك لهم الثواب وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا. "فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم لهم حسنة ورزق واسع ونفس wa qalbun le chef Allah la récompense qui va nous encourager à faire plus d'efforts dans la pour obtenir justement cette piété et par exemple il dit ceux qui ont fait le bien dans cette vie d'ici bas Hein, en adorant leur Seigneur, ils auront « Al-Hassanah ». Ils auront une bonne récompense. C'est-à-dire une subsistance vaste, une, une âme qui est en paix et un cœur qui est ouvert. Et Allah subhanahu le Cheikh Ibn dit la même chose que lorsque Allah subhanahu a dit « Celui qui fait, euh, qui agit bien et qui fait des bonnes œuvres, que ce soit un homme ou une femme, Et, et alors qu'il est croyant, nous allons lui faire vivre une vie bonne. Nous allons lui donner une vie bonne. Et, et, euh, fa hajiru ila wa tatamakkanuna Allah Ta'ala la terre d'Allah est vaste et le explique il dit que ça, ça veut dire que si vous êtes interdit d'adorer votre seigneur dans un endroit sur terre alors faites la hijra vers, une autre, vers un autre endroit de la terre où vous allez être capable d'établir votre religion, où vous allez être capable d'établir votre religion. Et comme c'est mentionné justement dans le tafsir Ibn Kathir, Mujahid, euh, il dit justement à ce sujet-là, Il dit, Mujahid, à propos de cette partie-là, que la terre d'Allah est vaste, C'est-à-dire, faites la hijra sur celle-ci. C'est-à-dire, quittez cet endroit-là où on vous empêche d'adorer Allah et allez dans le, le, le pays ou la terre où vous pouvez adorer Allah en toute liberté et lutter en celle-ci et écartez-vous des idoles. Écartez-vous des idoles. Et ensuite... الشيخ يشرح لا سعه في قال للذين احسن في هذه الدنيا حسنه كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع وهو كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع وهو أن النص عام وان وانه كل من احسن فله في الدنيا حسنه ومن فما بال من آمن في أرض يضطهد يطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك دفع هذا الظن بقوله وأرض الله واسعة وهنا بشارة بشارة نص بشارة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع، فهجروا إلى غيرها، وهذا عام في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه. دع الشيخ إلى إسبرك عرفت الجي، que lorsque الله سبحانه وتعالى أذى Pour ceux qui font le bien dans cette vie d'ici-bas, ils auront une bonne récompense. Euh, il dit ici qu'il y a pour certaines âmes, ici, de l'espace et de, de la facilité à, dans, cette, dans ce, ce lieu-là, pour eux, euh, pour être capables d'établir l'adoration. Donc, ici, le texte, le Cher, dit que c'est un texte qui est général pour dire que toute personne qui a fait du bien eh bien il aura du bien dans cette dunya alors que dire de celui qui a cru dans une terre où il est opprimé et oppressé et où il est euh, rabaissé et humilié qu'est-ce qui lui arrive qu'est-ce qu'il a de, de, de cette bonne récompense Allah a repoussé cette pensée-là par sa parole suivante lorsqu'il dit dans le même verset il dit et la terre d'Allah elle est vaste Et ça c'est une belle annonce Que le prophète sallam, A mentionné textuellement Dans un hadith Lorsqu'il a dit qu'il y, y aura toujours un groupe De ma'umma qui sera sur la vérité Victorieux Et ceux qui s'opposent à ce groupe Ou qui l'abandonnent le, le, ne, ne pourront leur faire Aucun tort Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Alors qu'ils seront toujours ainsi Et ce verset Et donc, nous, nous indique directement la signification de ce hadith-là. Et euh, il nous ramène très, très, très près de la signification de ce hadith-là, puisque Allah SWT nous informe que sa terre, elle est vaste. Hein? Donc, peu importe si on vous a interdit d'adorer Allah à quelque part sur la terre, eh bien, vous quittez cet endroit-là vers un autre endroit où vous pouvez adorer Allah SWT. Et Le cheikh dit que ça c'est général et c'est pour, pour tous les lieux, sans exception, et pour toutes les époques sans exception. Et donc c'est euh, il il, est, est obligatoire qu'il y aura pour chaque personne qui fait la hijra et qui est un muhajir, qui quitte les, les, les pays euh, des, des, des pays de Kouf. Où il ne peut pas appliquer sa religion et qui s'en va vers les musulmans et qui se réfugie chez les musulmans, c'est certain qu'il euh, va trouver un endroit où il sera capable d'établir dans celui-là sa religion en paix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est euh, important et qui a rapport avec euh, la, la hijra ici. Et, euh, et donc en même temps aussi, c est, c est, ça répond à ceux qui parfois mentionnent le verset. Euh, qui disent, par exemple, la terre d'Allah est vaste et qu'ils l'utilisent pour justifier le fait d'aller vivre chez les koufars, par exemple, de quitter les pays musulmans pour aller vivre dans les pays des koufars. Et ça, bien entendu, c'est le contraire de la signification euh, des, du verset. C'est le contraire de la signification du verset, puisque le, le verset, quand on a dit que la terre d'Allah est vaste, et bien c'est pour nous inciter à Euh, quitter les pays de Kouf pour aller dans les pays musulmans et non pas le contraire euh, le sheikh il explique ensuite la, la suite du verset il dit c'est à dire que les endurants les gens qui sont patients ils auront leur pleine récompense sans compter sans calculer hein, donc yani, le cheikh explique il dit Il dit que ça c'est général dans toutes les différentes catégories de patience et d'endurance. Asabru donc le fait d'être endurant par rapport aux choses que Allah a prédestinées qui sont douloureuses, hein, les choses qu'il a prédestinées dans la, dans la vie qui sont douloureuses, comme les maladies, euh, la mort, euh, les accidents. Les désastres naturels, qui se produit, les choses que Allah a prédestinées comme les tremblements de terre, les ouragans, les déluges, toutes ces autres choses que Allah a prédestinées. Toutes ces choses-là, le fait d'être endurant face à ces choses-là et d'être patient, eh bien, ça rentre dans la récompense. Si on est patient dans ce genre de choses. Ça, c'est un autre degré de la patience aussi. C'est le fait d'être endurant dans le fait de, de délaisser et de s'abstenir des désobéissances. Donc, plus que tu, tu fais preuve d'endurance de, et de force et de patience dans le fait de t'écarter de ce qui est interdit, <coughs> et tu te retiens de ne pas faire qu ce qui est euh, haram et de désobéir à Allah, ça aussi, ça rentre dans la récompense. <coughs> et aussi le chef wa sabru ala ta'atihi hatta yu'addiha c'est le fait de faire preuve d'endurance dans l'adoration dans l'obéissance d'Allah jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Allah t'a ordonné de faire donc ça aussi c'est une autre sorte de patience qui rentre dans cette catégorie là et ça c'est les différents degrés d'endurance de, et le chef Allah as-sabirin ajrahum bighayri ايدي خير حد a promis aux patients et aux endurants qu'ils auront leur recompense complete et leur, récomp leur récompense pleine sans calculer sans compter sans limite, sans qu'il y ait une mesure spécifique pour cette récompense-là. Et ça, c'est uniquement à cause du mérite et de l'excellence, de, de la patience, et du, du niveau ou de la place qu'elle qu euh, qu occupe près Allah, ou près d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration-là. Parce que la patience, et l'endurance, c'est une adoration. Hein? Et donc... Euh, c'est le chef. il dit donc la patience, c'est quelque chose qui rentre dans toutes les formes d'adoration et qui t'aide à rester ferme dans toutes les formes d'adoration euh, également dans le tafsir d'Ibn Kassir à ce sujet-là on retrouve certaines paroles euh, des moufassirines et des, des Salaf, comme par exemple la parole de l'imam Al-Auza'i il dit il dit C'est-à-dire que L'imam al auzari il dit On ne va pas leur calculer Une mesure spécifique Ou les peser hein, Ou peser leurs œuvres dans, Par rapport à la patience <coughs> On ne va pas la peser, on ne va pas la mesurer On va uniquement leur donner Par poignée, hein, par pelletée par, par grande quantité Sans, sans calculer Comme lorsqu'on calcule euh, des, des choses, par exemple Des, des, des éléments, on les calcule, euh, on le met sur une balance pour savoir la mesure, Où on, où on le pèse, ou bien on le, le mesure d'une autre, autre façon. Sauf que pour la patience, ce ne sera pas comme ça. On ne va pas calculer de cette manière-là. Et le cheikh il, il, euh, il mentionne aussi la parole de l'imam as يعني يوفى الصابرون حساب يعني في Donc, il dit, dans le paradis, on va leur donner leur récompense sans calculer. Donc, ça, c'est euh, autre, d'autres explications qui sont mentionnées dans cet afsir-là. Ensuite, euh, le chef il mentionne les versets de 11 à 16. Les versets de 11 à 16 dans sourate Az-Zumar. Et il, il dit, <coughs> il, il, il explique la suite. Donc, ils, ils lient, on, va les, on va lire leur signification euh, au fur et à mesure. Donc, le verset 11, hein, Allah il dit: Allah din." C'est à dire que le Sheikh dit: ya Rasul an Allah Fa'budilláha muhleszallahu ad Donc le sheikh Il dit Que Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Dis au toi le messager Aux hommes Je suis euh, Ou bien j'ai été ordonné on Il m'a été ordonné D'adorer Allah En lui voyant un culte exclusif hein, En adorant Allah Exclusivement Avec ikhlas Avec pureté damonestan mon adoration que j'adore que wa umirtu li an akuna awwal almuslimin li anni da'i alhati lil khalq ila rabbihim sayqtadi anni awwal man bima amiru wa awwal aslama wa min min atba'ihi fala budda min al-islam fi al-a'mal al-zahirati wa al-ikhlas li-llah fi wa al-batinah Donc le cheikh il explique que et il dit et la suite du verset et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans d'être parmi les premiers à me soumettre d'être le premier à me soumettre Et le cheikh il explique à ce sujet là et il dit parce que la personne qui Euh, appelle les gens et qui euh, guident les gens ou qui guident la création les créatures à Allah qui les invite à obéir à Allah et à se soumettre à Allah cela implique de leur part qu'ils soient les premiers à mettre en application ce qu'ils ordonnent aux autres et qu'ils soient le premier de ceux qui se soumettent à Allah et ça c'est une chose qui est nécessaire et qui et qui Et c'est une chose qui euh, une chose qui se produit euh, normalement pour le prophète Mohamed s.a.w. Parce que c'est toujours lui le premier à appeler les gens au bien et à se soumettre à Allah Et c'est quelque chose qui est nécessaire également à toute personne qui prétend être parmi euh, les gens qui le suivent. Donc, il faut absolument être Euh, dans, dans la soumission et dans l'islam dans les actes apparents et il faut également absolument avoir la sincérité et la pureté euh, yani pour Allah seul dans nos actions euh, dans nos intentions et les, les actions apparentes et les actions cachées donc il faut que tout ça soit uniquement pour Allah wa euh, ensuite le verset 13 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الشيخ يفسرك ذي في ما أمرني به من الإخلاص والإسلام إني أخاف إن عصيت ربي في أمرني به من الإخلاص والإسلام عذاب يوم عظيم يخلد فيه من أشرك Donc, euh, yani ça c'est à dire que ça signifie, dit au oh Mohammed, dit au Jean, au oh toi le Messager, je crains si je désobéis à mon Seigneur, yani dans ce qu'il m'a ordonné d'établir comme l'Ikhlas, le fait d'adorer Allah dans la pureté et de, de n'adorer que Lui. Et dans l'Islam, dans le fait de me soumettre à Lui et de n'adorer que Lui, le châtiment d'un jour, hein, le châtiment d'un grand jour ou d'un jour terrible. Et, dans ce jour-là, toute personne qui a commis le shirk va demeurer éternellement dans le châtiment et... Toute personne qui a désobéi à Allah sera punie. » Et le verset 14 et 15, on voit que tout ce qui a été dit par exemple dans le premier verset, fa a'budu le premier verset de la surah il revient tout le temps ça revient tout le temps l'ordre de purifier l'adoration uniquement pour Allah donc qul a'budu mukhlishan lahu dini comme a dit kafirun la a'budu ma ta'budun wala la antum a'bidun ma a'bud wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'bidun ma a'bud lakum dinukum wa liya Donc, le cheikh il explique, il dit, dit c'est Allah que j'adore, en purifiant ma religion et en la rendant exclusivement pour lui. En rendant mon adoration exclusivement pour lui. Alors, adorez donc, en dehors de lui, qui vous voudrez Hein? Donc c'est comme si Allah subhanahu wa Ici, il défie les mouchriquines Et il les menace hein, De ce châtiment-là Comme l'imam Ibn Kathir Il dit ici dans l'explication du verset Donc adorez en dehors de lui Ce que vous voulez Il dit hein? Alors, ته, تهديد, Donc c'est une menace Hein, qu Il dit, adorez donc ce que vous voulez en dehors de lui, puisque vous savez que c'est lui le créateur et le maître de toute chose. Alors adorez tout ce que vous voulez en dehors de lui parmi les, les fausses divinités et parmi les créatures. Et cela ne, ne vous sert à rien. Et en plus, vous allez être châtié et être éternellement dans l'enfer à cause de ça. Donc, c'est pour dire, utilisez votre raison et écartez-vous de ce genre de choses. Comme il dit dans euh, Sourat al kafirun dit, Oh vous les Mécréens, Oh vous les Kafiroun, je n'adore pas ce que vous adorez. Et je... Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et, et je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. Donc, ici, hein, Allah Ta'ala dit Ô oh Muhammad, ô oh vous les mécréants, oh vous les, oh les kafiroun, je n'adore pas ce que vous adorez. Adore Allah seul, et vous vous adorez choses en dehors Allah, les créatures. pas ce que et, et vous vous n'adorez pas ce que j'adore. même si vous adorez parfois les Mais du fait qu'ils associent avec Allah dans leurs adorations, c'est comme si leur adoration était vaine. C'est comme s'ils n'adoraient pas du tout Allah. Subhanahu wa Parce qu'ils font du shirk. Et l'adoration, lorsqu'elle est associée avec du shirk, et lorsqu'elle est mélangée avec du shirk, elle devient vaine. Hein? Elle devient nulle. Donc, ils n'adorent pas Allah. Hein? Et donc, tout ce verset-là, toute cette sourate sur al-Kafirun, c'est un désaveu hein? des Koufar. C'est un désaveu des koufars. et à la fin on dit, la kumdinukum, c'est-à-dire à vous votre religion qui est fausse, puisque vous adorez des idoles et vous adorez des êtres humains, et vous adorez des prophètes, et vous adorez des anges et vous adorez euh, des djinns ou bien vous adorez des statues ou des images ou autres. Donc tout ça c'est bas, tout ça c'est faux et à moi ma religion, c'est-à-dire à moi la religion de vérité, puisque moi je n'adore que Allah seul, le créateur de tout ce que vous adorez, hein, est le créateur de toutes choses. Hein. Et donc, ça, c'est la religion de vérité. Et c'est la mienne. C'est ma religion. Et vous, votre religion, elle est basée. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire comme certains qui essaient de déformer la signification du verset parfois et qui disent hein, comme s'ils s'imaginent qu'il y a d'autres religi religions qui sont valables en dehors de la religion d'Allah qui est l'Islam. Non, il n'y a qu'une seule religion qui est acceptée d'Allah et c'est la religion de, de, de l'Islam. Euh, ensuite Juste vérifier Parce que ouais, Donc il reste pas beaucoup de temps pour nous Ici, bientôt c'est le maghreb Donc il reste euh, peut-être 4 minutes Donc euh, On va bientôt s'arrêter Donc euh, le verset, il, Le verset suivant C'est quoi C'est قل إن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم حيث حرموها الثواب واستحقت بسببهم وخيم العقاب وأهليهم يوم القيامة أي فرق بينهم وبينهم واشتد عليهم الحزن وعظماء القصران الا ذلك هو الخسران المبين الذي ليس مثل ليس مثله خسران وهو خسران مستمر لا ربح بل ولا سلامه le cheikh la suite du verset dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille c'est là c'est bien là la perte évidente donc le shaykh il dit euh, il, il explique ce verset là en disant dit les perdants qui sont ceux qui sont les vrais perdants ce sont ceux qui ont perdu ou qui ont causé la perte de leur propre âme hein? C'est-à-dire qu'ils ont privé leur âme de la récompense et qu'ils ont euh, mérité, à cause de cela, le châtiment, le, le, le châtiment humiliant de l'enfer pour eux-mêmes, ainsi que pour leur famille au jour de la résurrection. Et ils seront séparés de leur famille. Hein? Ils seront séparés entre eux et ils auront, euh, à ce moment-là, une grande tristesse et le la, leur perte sera une perte énorme hein? et ça c'est certes la perte évidente cela est bien la perte évidente hein? et euh, après cette perte c'est la plus grande perte, il n'y a pas de perte plus grande que celle-là et c'est la perte qui est constante et perpétuelle par la suite et après cette perte il ne peut pas y avoir aucun profit et aucune aucune paix par la suite et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui puis demain on continuera à partir du verset où on s'est arrêté où Allah commence à décrire les rétributions